Uh oh. Hvala, hvala, Monsieur n'a pas mon pas gentil, la tu m'en pas gentil, la tu m'en pas gentil, la pas gentil, je m'en veux plateau, je m'en veux pas Okay.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 Quand ma femme voulait accoucher ces jours-là Mon ami, j'ai souffert, hein Vers une heure du matin Ma femme se réveillait Et me dit pour vraiment, vraiment, je ne peux pas dormir Vraiment, je ne peux pas dormir Il faut que j'ai pare à l'hôpital Ça ne va pas du tout Je me suis débrouillé Je l'amène jusqu'au boudron. Arrivé au boutron, quand je vois un taxi, je soulève ma main. Il regarde, il me dit, oh, ce monsieur-là, il est peut-être fou. Depuis ce jour-là, je me suis décidé à payer une bagnole pour moi-même. Même si je vais mettre tout mon salaire là-dedans. to Fajang git Nachina ne fajang Nachina ne Les j'ai dit, tu n'es pas jeune, ah, j'ai jamais dit, les camions sont là,